J'ai nourri la propagande Attise la haine des extrémistes aux barbes fières. Mais s'il ne passera pas, le fascisme vert ne Touche pas mon prophète, sinon je te casse la tête Flashback de quelques siècles et on ressent le concept Des icônes intouchables, sement la confusion Je vis dans un état laïc à l'hôp d'une nouvelle inquisition Rachid, arrête, pense par toi-même, c'est mieux C'est quand même pas ton prophète qui pointe à la Elle vomit Elle de plus belle Tendu, tendu, tendu, tendu Nos rapports sont tendus Ouais, mais pourquoi ça faut se détendre <rire> Tendu, tendu, tendu, tendu Nos rapports sont tendus Voilà là, voilà j'ai Attention Que le spectacle commence Il y a du mouvement dans mon quartier Camion rouge, camion bleu Heureusement pour Ricolet, il nous reste que des femmes Dans ce monde un peu terne, le peuple des et plébiscite ses animations de quartier dans ce monde. du temps du temps du...